Va chercher de l'eau Au fond du puits Va chercher de l'eau Je t'en supplie Va chercher de l'eau Et l'arbre de vie Tout contre eux je refleuris va chercher de l'eau au fond du puits, tout au fond du puits, des souvenirs, laisse aller les jours à jamais enfuir. Puisque nos vingt ans vont nous revenir, alors tous nos amours vont repasser pour faire un seul amour, car nous avons Découvre aujourd'hui l'arbre de vie. Va chercher de l'eau au fond du puits. Va chercher de l'eau, je t'en supplie. Pour nous de le temps va recommencer Nous ne verrons plus passer les années Va chercher de l'eau et l'arbre de vie Tout contre nos cœurs, déjà refleuris l'arbre